nous appeler. Pour cela, il faut découvrir les cinq artistes pop-rock derrière le bootleg. Thomas, s'il te plaît. Ah ouais, ouais Allez, on plaît. écoute. Ouais, parce que là... Ouais. allez-y. Oui, ceci est un bootleg, il y a cinq chansons cachées derrière, et surtout <rire> cinq artistes pop-rock. Ah, t'es contente, toi. dans sur RTL2 avec Oh, apologize. Voici le coup de coeur à mama sur 2 comme tous les vendredis 17h10. Alors le coup de cœur c'était aussi Nirvana mais on va pas parler de ça aujourd'hui On va parler d'une série que vous avez vue pendant les vacances Thomas et toi oui, c'est un coup de cœur série pour euh, commencer l'année Ça s'appelle la série Derry Girls Qui est disponible sur Netflix Ça a été une chaude recommandation de mon ami Thomas Combette Et je l'ai dévoré et eh bien en deux jours Derry Girls c'est une création de Lisa Maggie Librement basée sur sa jeunesse Qui va suivre le quotidien d'un groupe d'amis à Derry, une petite ville irlandaise Durant le conflit nord-irlandais Et ça c'est la bande-son Ouais La série raconte le quotidien ordinaire de cinq ados Donc de Derry en Irlande du Nord Ville en plein conflit, ethnique, insurrectionnel et révolutionnaire Qui oppose, pour essayer de faire un peu simple Les républicains irlandais catholiques aux loyalistes britanniques protestants Alors les références populaires se font par une sélection musicale vintage génialissime Les cranberries, les cores, vanilla ice, REM et les, les dropkick Murphys Oh j'ai raté presque, t'as vu Et malheureusement au champ Mais pas de YouTube Ça c'est les anti-surprise Peut-être une question de droit aussi, hein, mais vraiment Peut pas. Peut-être. La subtilité de la série, c'est cet équilibre hein, entre la légèreté de la vie de ces adolescents, euh, les booms, les soirées, les misères, les bêtises, franchement, franchement débiles, c'est hilarant comme série. Et puis à côté de ça, il y a la dureté du conflit nord-irlandais auquel ils sont habitués, au point, euh, ben, on voit des scènes où il y a la fouille du bus scolaire, ou les attentats autour d'eux, qui ne les empêcheront jamais de trouver un nouveau coup foireux à faire, bien entendu. Bonus, l'accent irlandais, c'est un délice pour les oreilles, si vous voulez, vous le tentez. En version originale, avec Thomas, on a trouvé un petit extrait så lucky, lad mig have en. Hun sagde, vi har ikke plads nu, så min døvke. Alors je ne sais pas si vous parlez anglais. En tout cas, si vous comprenez quelques mots, mais c'est incompréhensible et du coup il a hilarant. Six épisodes de 20 minutes sont disponibles. Et il y a une saison 2 qui est déjà en préparation. En tout cas, vous allez la savourer la saison. On trouve ça où sur Netflix? Très bien. Et ça s'appelle Dairy Girls. Valésa Paradis, Harry sur RTL 2. T'as vu? J'ai pas dit que c'est le retour de la musique. C'est moi simple. J'ai quelques mots à te dire des mots simples à te dire On les entend souvent dans les films chez les gens J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant en feinte La première fois enfant à moi-même santen En ne pensant qu'à toi simple qui font frémir et certains autres mourir je te les donne un SOS police, vous voyez euh, dans l'intention de l'auteur, une allégorie tendant à expliquer ce qu'on va appeler la rançon de la gloire. C'est-à-dire qu'on est tout seul sur une plage, on envoie des bouteilles comme ça à la mer, et quand elles reviennent par centaines de milliers, bah ça fait trop, c'était in a bottle, c'était police et c'était sur RTL2. RTL2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Laurane et RLP en live. Écoutez. -moi. RTL2 Pop Rock Party.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 Mmh, c'est pas toujours équitable. Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan proposent la côte de bœuf à 10,95 le kilo. Et vos dîners entre amis changent. Auchan. Viande bovine, côte 3 étoiles, à griller en caissette, origine France.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 Ok. Le 9 mai, Malika De Pau nous a offert un téléviseur à écran plat. Le 2 juillet, Denise de Cambrai nous a offert un radiateur électrique à Glagla. Le 5 octobre, Arnaud, d'Ambert. En nous 2018, a vous nous avez offert 76 millions d'appareils électriques à recycler. Tous complètement HS. Merci pour votre mobilisation dans les déchetteries, les magasins et les réseaux solidaires partenaires d'écosystèmes. Et surtout en 2019, continuons à recycler pour préserver l'environnement. Écosystème. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, bon ben... On est dans les choux, c'est ça Dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, le chou-fleur est à 1,19€ la pièce. Non Ah oh, si patron, 1,19€ la pièce. Et origine France en plus. hein. Le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du fou à se faire. Et ça te fait rire ce qui c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Pardon, patron, mais 1,19€, on est mal. T'as arrêté oh Oui, mais, mais, mais là, on, on est très mal. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. showroomprivé.com présente... Gaspard, je suis ton père. Ça, c'est la réplique de Dark Vador. Et ça, c'est Chewbacca. Et si vous emmeniez plutôt vos enfants à Disneyland Paris pour rencontrer Dark Vador, Chewbacca...